Mosaïque Bonjour, chers auditeurs, auditrices de la radio i s a n g a n i r o Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'émission Mosaïque. Et ce sera pour parler sécurité au cours des quelques minutes qui vont suivre. Les autorités publiques disent que la sécurité est totale sur tout le territoire national. Mais l'on apprend tout de même que des gens se lamentent, et ça et là, à Bujumbura comme en province. Que les leurs ont été tués, ou enlevés, ou torturés. Des sources renseignent avoir vu un ou des corps sans vie retrouvés dans des rivières, l i g o t é s etc. Et il y a lieu de se poser des questions. Pourquoi ces bavures aujourd'hui, dans un état où l'autorité indique que la situation est bonne au niveau sécuritaire Qui seraient les auteurs Pour quelle fin Comment et quoi faire pour que tout le monde se sente libre et sécurisé En vue de tenter des réponses à ces questions, trois invités sont avec nous sur le plateau. Pierre Ngourikie, c'est le porte-parole du ministère de la Sécurité publique. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. Thérence Nairaja, c'est l'assistant du ministre et en même temps porte-parole du ministère de l'Intérieur. Bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes, bonjour chers collègues bonjour chers auditeurs. Il y a également t e r e n c e u n autre t e r e n c e mais cette fois t e r e n c e Manirambona, un député de l'Assemblée nationale, membre de la coalition a m i z e Roya Barundi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. La mise en o n d e est assurée par Séraphine Akizimana. Charles Makoto est à la réalisation et au micro, vous retrouvez Léon c e v i t a l i h o Mais entre-temps, on s'attendait à un quatrième invité. Il s'agit de Léon c e n g e d a k o u m a n vice-président du parti Sarwania Frodébou. Il avait promis de participer à cette émission, mais il a eu un empêchement de dernière minute. Encore une fois, bonjour et bienvenue dans votre émission Mosaïque. Sanganiro, disons politique, de sécurité, de sport, mieux encore. À tout Seigneur, tout honneur, nous parlons sécurité. La première question, je l'adresse à vous, monsieur le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Pierre h o u l i q u i e r Comment se porter la sécurité au Burundi Euh, la sécurité se porte globalement bonne sur toute l'étendue du territoire de la République du Burundi. Il y a beaucoup de signes qui montrent, qui attestent cet état sécuritaire.、Et、la population va normalement à ses activités sur tout le territoire et、euh, tout indique que、euh, le calme est dans le pays.、Euh, mais cela ne veut pas dire qu'il、euh, n'y a pas une criminalité de droit commun qui s'observe. Il y a quelques cas de, de banditisme, il y a quelques cas d'assassinat, des coups et de blessures de volontaires qui sont constatés, ça et là, qui sont perpétrés par des, des, des criminels,、mmh. de, surtout pour des fins de règlement de compte, pour des de cas de justice populaire, mais vous vous aussi pour de des de conflits fonciers,、oui. Il y en a qui pourraient comprendre difficilement ou même pas que la sécurité est bonne. Auriez-vous un écho de là où se trouve un certain Léopold Hawarugira La famille de cet homme, opposant politique du parti UPD Zigamiwanga, dit n'avoir pas de ces nouvelles depuis le 12 septembre et il aurait été enlevé en pleine journée. Est-ce que vous auriez un quelconque écho la, la famille a porté plainte à la police,、mm -hmm. euh, ce qui justifiait la confiance en son corps. Maintenant, le dossier est en train d'être.、Euh... Traité par le, le parquet. Le procureur général de la République s'est exprimé dernièrement et maintenant je n'ai pas à dire sur un dossier qui est en train d'être traité par le, le parquet.、Mmh. Mais jusqu'ici, est-ce que vous pouvez confirmer cet homme qui a été cité comme quoi il était en tenue civile lors de l'enlèvement de M. Abarugira Confirmé ou infirmé lorsqu'un dossier n'est plus entre les mains de la police、mmh. et le porte-parole de la police n'est pas habilité à pouvoir se prononcer sur. Ce dossier. Donc, pour le moment, vous n'avez rien à dire sur l'enlèvement de Léopold Je n'ai rien à dire parce que le, le dossier n'est pas traité par la police pour le moment.、Mm -hmm. Est-ce que la lecture de la situation au niveau de la sécurité dans le pays, c'est la même chez vous, Honorable Thérence Manilambone Bon, je vous remercie. La notion de sécurité est même. De son antonyme, et la sécurité sont des notions qui sont subjectives.、Mmh. Qui dit sécurité, on dirait que c'est une absence de, de danger, mais ça devenait aussi une impression subjective、mmh. ressentie par celui qui n o p e r ç o i t pas le danger. Dans ce cas-là, moi je peux、euh, alors parler que dire qu'il、euh, n'y a pas de crépitement d'armes, dire qu'il n'y a pas de, de lancement de grenades, c'est vrai. Mais sinon, on peut observer que la sécurité, comme le sentiment d e p a i x d é q u i é t u d e et même de sérénité、mm -hmm. qu'une personne ressent en n'importe quel endroit où il se trouve、mm -hmm. n'est pas du tout garantie. Il, il y a des éléments qui peuvent, qui peuvent le, le démontrer. Est-ce que vous pouvez nous épingler quelques cas où les vôtres se sentiraient en insécurité D'abord, c'est un besoin、mm -hmm. psychologique fondamental de l'homme. Et si alors ce besoin n'est pas, pas satisfait,、mm -hmm. vous comprenez que l'individu en question ou une organisation en, en question est en malaise. Alors, je peux dire que alors, si la sécurité n'est pas garantie, si par exemple on n'a pas le droit,、euh, ce s t pas l'ouverture de l'espace démocratique qui n'est pas, pas observable, si、euh, ce s t pas le, le respect de, de la loi, et surtout, et la loi, mais si vous voulez, q u est la constitution,、mm -hmm. qui garantit la liberté, par exemple, d'opinion,、euh, d'association, de, de réunion, n'est pas garantie à tout le monde,、mm -hmm. vous entendez que cette sécurité alors n'est pas du tout garantie. au Mes ê m pieds d'égalité pour tous les Burundais. Est-ce que la sécurité ne devrait pas être garantie de la même manière que tous les Burundais C'est ce qui est étonnant alors.、Mm. Sinon, je souhaiterais par exemple moi que cette sécurité soit une réalité pour tout, le, tout, tout Burundais,、mm. ce qui n'est pas pour le cas observé. Ce n'est pas une réalité pour tous les Burundais à en croire, honorable t e r e n c e Manilambona, et au sein du ministère de l'Intérieur. t h r e n c e Nailaja, qu'en est-il Merci, m e s s i e u r les autres, de poser la question. Nul n'ignore que le gouvernement a pour tâche de réaliser les aspirations、euh, du peuple burundais, en particulier de guérir les divisions du passé,、mmh. mais également d'améliorer la qualité de la vie de tous les burundais et surtout de garantir à tous,、euh, de garantir à tous la possibilité de vivre au Burundi à l'abri de la peur, n'est-ce pas De la criminalité De la maladie ou même de la faim. Et vous savez que, comme l'a déclaré déjà le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, au niveau du ministère de l'Intérieur de la formation patriotique, la sécurité au Burundi est généralement bonne.、Mmh. Dans toutes les communes du pays, les 119, même toutes les collines, pourquoi pas dans toutes les provinces en général.、Mmh. Mais bien sûr, cela n'exclut pas qu'il y ait. Quelques cas de criminalité de droit c o m met, comme il a signalé. Comme ça se passe dans le monde entier, même dans les pays d é m o c r a t i q u e s e t mal développés, autres, la France, les États-Unis, même les autres pays, la Belgique. Mais、mmh. là, si vous analysez les criminalités qui se font annuellement,、mmh. interrogez l'Internet, vous, vous allez trouver、non. des milliers de criminalités. <rire> Le b r u n d i c'est très mieux par rapport à l'Aïe. Mais comme les yeux sont braqués, si le b r u n d i comme ou quoi, même assez de cas de mort,、euh, suscite le monde entier, mais chez eux, ça n'a s u c i t é personne. Je vous fais un exemple ces derniers jours en France ou en Belgique. Si a m a r o fait les e n de la Sénégal, la première chose qu'on fait, on tire. Dis-moi, là-bas, On vous observe entre le télégrenade ou le télégrenade directement en t i r e n On n'entend pas les, les enquêtes que fait notre police, qui est professionnelle. Alors, c'était pour vous dire, bien sûr, c'est vrai, à part que dans le royaume des cieux, c'est là où on peut vivre et p p e l sans aucun problème. Sinon, dans le monde, il y a toujours les bandits les malfaiteurs existent toujours. C'est pourquoi, dans tous les pays du monde, il y a l'arme et la police. Pour jouer le rôle justement de traquer les malfaiteurs, de traquer l'ennemi et de lutter contre toutes sortes d i n f r a c t i o n s qui s o n t f a i t e s dans le pays. Vous savez, la paix est là, mais malheureusement, elle est perturbée par la personne elle-même. Ce ne sont pas donc les animaux sauvages qui commettent les péchés, qui perturbent la personne, ce s les hommes. Mais au aujourd'hui, au Burundi,、ah oui. l'ennemi, c'est qui devant qui Toute personne qui ne veut pas respecter la loi, qui ne veut pas respecter les droits de l'autre, la vie de l'autre, il commet un péché, il commet une effraction. C'est les personne s comme les autres, mais qui, malheureusement, commet t t e n des actes ignobles. Mais là, alors, ce qui est encourageant, c'est qu'ils organisent. Que ce soit de la police ou judiciaire, ils sont à l'œuvre pour ramener l'ordre et la sécurité. Et cela, c'est un combat continué dans le monde entier, non seulement au Burundi. Sinon, en général, la situation est bonne. Mais comme vous le savez, quand on parle de la sécurité, hein, ce n'est pas la sécurité de, de, de, de la guerre, des grenades et d'autres. Il y a aussi la sécurité interne de l'homme dans tous les secteurs de la vie.、Mmh. Là, c'est très important. La paix commence par les familles, par l e ménages, la sécurité. Et ça s'éparpille dans tous les pays. On peut ne pas voir qu'il Il y a i t des dégrenades, qu'il y ait des coups d e f e u mais que certaines personnes ont des difficultés. Quand il y a la faim, Quand il y a les, les catastrophes naturelles, il y a la paix qui est p r t i l l é e parce que si quelqu'un n'a pas mangé, vous savez, dit-on à qui on dit que mon d'Araïn, c e la bogatia qui a dit qu'il y a un p r o m À ce m o m e n t ça devient un problème.、Mmh. Mais le gouvernement essaie de tout faire pour que la paix soit consolidée. Sinon, généralement, la sécurité est bonne.、Euh, oui, la sécurité est bonne, mais il y a des fois où on trouve un corps par-ci, un corps par-là. On dit avoir trouvé un corps sans vie d'une femme à la rivière, je crois, Gigi.、Mmh. On parlait d'un autre corps retrouvé dans la Louvou, les bras rigotés. Est-ce que ça, là, là、oh, les, les familles de la victime peuvent dire qu'il y a sécurité dans le pays Évidemment, comme je vous l e d i s je vous ai parlé qu'il y a toujours des malfaiteurs. Nous sommes peut-être e s rêves déçus. Mais, mais j'espère que la perte est à l'œuvre pour justement faire des enquêtes et pour tranquilliser et protéger la famille victime. En fait, les cas sont arrivés et ils sont m a l h e u r é s Mais j'aimerais vous dire que. D'autres cas, il y en aura toujours dans le monde. Ce n'est pas seulement au Burundi. i l l e u r s ce n'est p a le terrorisme même. C'est plus que cela.、Et、Dieu merci, ça commence à se réduire. Et on voudrait que ça ne se reproduise plus, en fait. C'est ça, donc, l'idéal, c'est ça, l'aspiration du gouvernement. Mais、eh, la police est allée pour les enquêtes et elle protège aussi les ménages victimes.、Eh, c'est pourquoi, en fait, même cette, ces familles peuvent dire que voilà, c'est vrai que. Euh, malheureusement, le mal est arrivé à son ménage, mais sinon, généralement, c'est pourquoi on a dit que généralement, la situation est bonne, mais dit-on qui on est en guerre en Rode, les problèmes arrivent toujours à telle ou, telle ou telle personne, mais en général, avoir le nombre de ménages de Burundais, à la population burundaise, généralement, vraiment, on peut dire que la paix, il y a là. Mais les quelques problèmes isolés, il y en aura toujours, mais l'important est que nous tous nous levons pour combattre tout. Mal f a i t qui commet de tels actes Rendons-nous encore une fois au ministère de la Sécurité publique. Monsieur le porte-parole du ministère Pierre n g o u l i k i l l combien de temps prennent normalement les enquêtes pour dire qui a tué qui, qui a fait quoi Le temps que dure une enquête est, il est variable. Au niveau de la police, nous avons sept jours qui peuvent être prolongés par le parquet, une fois. Mais le dossier peut continuer sous forme d'instruction au niveau du parquet. Et Puis、euh, le parquet peut décider de transmettre le dossier、euh, au niveau de la justice. La justice peut aussi peut prendre tout le temps nécessaire à la manifestation de la vérité. Donc c'est très variable. Tout dépend du dossier. On ne peut pas dire qu'il y a un temps qui est là pour qu'on puisse avoir toute la vérité sur e r un Dossier quelconque,、mm -hmm. mais je me dis que vous avez vous-même été au courant de ces cas où une femme a été retrouvée morte sur la rivière Gigi, un jeune homme a été retrouvé les bras rigotés dans les eaux de la rivière Louvoubou et autres cas dans différents coins du pays. Est-ce que Tout se trouve encore dans la phase d'instruction, comme vous l'avez dit.、Euh, vous oui. dit la... tout, tout se trouve au niveau de l'enquête. <rire>、euh, certains dossiers ont été déjà transmis au niveau des parquets.、Mm -hmm. D'autres sont déjà devant les juges. Mais、euh, l'enquête est continue.、Euh, la police est au courant de tous les cas de criminalité、mm -hmm. qui peuvent être constatés sur tout le territoire du pays. Parce qu'il y a des rapports de sécurité qui sont dressés par le ministère de la Sécurité publique qui proviennent des responsables policiers. au Niveau de, de toutes les provinces,、mmh. donc la police est au, au courant de tout ce qui se passe、euh, au niveau du pays en matière de sécurité, et c'est sur base de ces rapports-là que le, le porte-parole de la police communique au public chaque fois qu'il y a un cas de criminalité qui、euh, nécessite une lumière.、Mmh. Honorable Thérence et m a n i l a m b o n a ça fait un certain temps, certains députés de l'Assemblée nationale Ont déclaré avoir été. Il y a une, députée, une femme députée qui a déclaré avoir été battue par quelqu'un, par des civils, devant des autorités administratives dans une province du Nord. Est-ce que vous, vous en êtes au courant bon, Je suis au courant de cette, de cette situation、mm -hmm. parce que la, la députée en, en question l'a dite au cours d'une séance en plénière à l'Assemblée nationale,、mm -hmm. quand nous avions des invités, où il y avait même la ministre de, de la Justice. Alors, c'est une vérité et que la députée a été battue. Ce qui est aussi étonnant, c'est de voir qu'un élu du peuple puisse être battu au su et au vu des autorités administratives et judiciaires, et que alors le dossier n'a pas été traité dans l'urgence parce que vraiment c'est une. Est-ce est que le dossier、complète. a été traité ou pas、euh, Pas encore. <rire> parce que.、Euh, De dire de, de, de, de cet honorable qui a, été, qui a été battu. On a même saisi son téléphone portable et on lui a demandé même de verser,、euh, ce n e pas une a m e n t de 50 000 francs. Jusqu'à aujourd'hui, elle attend que cette question soit vidée. Le téléphone est toujours gardé、bon, Peut-être,、euh, ce n'est pas encore、euh, pour, pour l'heure actuelle, ou si elle, elle a déjà eu son, son téléphone, mais c'est juste pour montrer que la, la, la situation qui s'est produite à, à, à cet endroit, vraiment, C'est une, je dirais, excusez du terme, c'est une honte pour, pour, pour un élu du peuple de subir une telle, je dirais, agression. Mais, avez... <rire> mais aussi, je m'excuse, mais aussi, c'est l'un des cas qui s'est manifesté, qui s'est déjà manifesté pour les membres de notre, de notre groupe parlementaire. Mm -hmm. des, des, des députés issus de la, de la coalition m i s é r a b a Rwandi. Cela a、Nous、été dit en effet à, à, dans cette province, je crois, Kirundo, mais aussi dans la province de Wouanza. Et notre、mm -hmm. député a été agressé. Il l'a dit en plénière à l'Assemblée nationale.、Mm -hmm. ah, oui. Vous avez été au courant de ça, Pierre Ngoulikie、euh, On a été au courant à travers les médias. On a aussi été au courant que les dossiers sont en train d'être traités par la justice.、Mm -hmm. Et donc.、Oh, qu'il y ait des actes répréhensibles qui ont été commis par des gens. Et que la justice fasse son travail, la police trouve cela comme une normalité. Mais donc, on peut sentir qu'il y a un certain dépassement des limites.、Et、si on, on s'en prend aux députés, aux élus du peuple, ça devient vous, un p e u grave. Vous savez, tout crime, c'est un dépassement des limites. <rire> vous dites qu'il y en a qui sont agressés, mais ailleurs. Il <rire> y en a qui sont fusillés en plein champ, dans des pays même très puissants、des、de ce monde. Pas seulement des députés. Il y a des présidents qui sont assassinés, fusillés.、Uh -huh. Donc, pour dire que tout crime au niveau de la police, un crime, c'est un crime. Et un crime signifie dépassement de la limite, comme vous le dites.、Uh -huh. Donc, c'est une anomalie. Une anomalie. Vous,、euh, Thérence Nahira, j'apporte les paroles du ministère de l'Intérieur. Vous avez aussi été au courant de cette situation Et là, on va toujours dire que la sécurité est bonne. J'ai entendu <rire> la, la concernée en train de s'exprimer devant l'Assemblée nationale,、mmh. moi aussi, à travers les médias. sinon... Dans toutes les dans le de toutes les manières, elle n'a pas menti. Je ne sais pas. Je pense que <rire> la justice est à l'aide. De toutes les façons, <rire> la justice vaincra. De toutes les façons, elle ne peut pas mentir devant les ministres qui étaient là et beaucoup d e s autres. Ça peut être une réalité. Et, et je voudrais dire, en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur de la formation patriotique, tout malfaiteur, quelle q u i l soit son origine, Parti au pouvoir ou pas, quelle région, quelle province, c'est un malfaiteur.、Mmh. Il n'a qu'à se r e nom, c'est un malfaiteur.、Mmh. Il faut donc, à mon avis, qu'il soit sanctionné conformément à la loi.、Mmh. C'est là notre position au niveau de notre ministère de l'Intérieur de l'Information patriotique. Et vous rassurez que tout criminel, tout malfaiteur doit être puni. Mais c'est comme ça. Au cas où il est attrapé,、mmh. à moins qu'on n'a pas pu le rattraper, sinon, il faut que la loi soit respectée. Et tant que vous avez la parole dans la capitale, Boujumboura, on parle également des individus qui feraient partie des comités mixtes de sécurité. Je pense que le porte-parole du ministère de la Sécurité publique en dira quelque chose, mais des gens qui sont impliqués en même temps dans la perturbation de sécurité, n'est-ce pas? Un problème au niveau de sécurité. Votre question contient une globalisation. Qui、so、ce ne sont pas tous. Ok, ce ne sont pas tous. D'accord, je suis d'accord. Des、mais、individus qui s o n Mais j'aimerais porter la connaissance. De l'opinion nationale et internationale, que les membres de ce comité ne sont pas des anges. Les journalistes, vous tous, n'êtes pas des anges. Nous, les administratifs, <rire> ne sommes pas des anges. Les honorables députés ne sont pas des anges. Et même les autres, l il peut a v e c les héros de s rap aient commis une infraction. Et à ce moment, il faut que la loi soit respectée. Voilà ce que je veux dire. Ça entache, et ça entache tout le groupe Pas du tout, c'est la globalisation.、Mm. C'est ça en fait. C'est ce qui a causé problème, car certains politiciens s'acquisent m u t u i l l e m e n t comme quoi il y a les jeunes du parti au pouvoir. S'il y a un jeune du parti au pouvoir qui a commis une aide,、mm. il a commis un acte individuel, il faut qu'il soit sanctionné conformément à la loi. S'il y a l'autre jeune ou l'autre personne, il y a dans les prisons. Il y a les démons de la c o r é e qui sont emprisonnés, il y a les policiers qui sont là, il y a les administratifs qui ont défailli. Souvenez-vous d'un. Souvenez-vous d'un. quelqu'un qui a voulu grilloter sur la somme et d'une indemnisation, là, où on construit la plaide de la République. Où est-ce qu'il est maintenant N'est-ce pas au、okay? cachot Parce que on lui a fait un billet pour indemniser déjà d'autres hectares,、mmh. mais il a fait le tricherie. Maintenant, où est-ce qu'il est, qu il, est? <rire> il était nommé il par décret,、où? je pense. Il est en prison. répondre、mmh. Il doit répondre à la justice. C'est juste un exemple r e n t Il y en a même beaucoup d'autres. Donc, il n'y a pas question qu'ils soient membres ou pas. Toutes les personnes malfaiteurs ne sont pas des a n g e s Ils doivent être l punis. Et c'est cela dans le monde entier. C'est pourquoi il y a toujours les parquets, il y a la police. C'est comme ça. Il y a l'administration. Il y a l'ordre dans le pays. Et on doit veiller justement à l'ordre public. Est-ce qu'ils ont été attrapés, ceux qui ont été cités comme faisant partie de, de, de, de ces comités mixtes de sécurité, mais qui font des, des bavures dans ces localités où ils sont? i l n'y a pas deux jours, nous avons, la police a eu à communiquer sur un cas de d ces criminels、ouais. à, qui utilisaient les machettes, qui、mm -hmm. avaient été appréhendés. Parmi les personnes qui ont été présentées à la presse, il n'y avait pas de membres du comité mixte de sécurité.、Mm -hmm. Et, euh, il est vrai qu'il y en a qui le citent. Mais ceux qui sont souvent appréhendés ne, ne font pas partie de ces、euh, comités mixtes de sécurité.、Mm -hmm. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas l'un ou l'autre、euh, membre de ces comités mixtes de sécurité qui puissent commettre des crimes.、Mm -hmm. euh, je pense que、euh, mm -hmm. la police vous a présenté également un jour、euh, à Gatoumba deux membres des comités mixtes de sécurité qui étaient complices des actes criminels.、Mm -hmm. Donc,、euh, lorsqu'ils sont impliqués dans des actes de criminalité, eh bien, ils sont appréhendés et traduits devant la justice comme tout autre. Criminel,、mm -hmm. c'est ce qui montre un état de droit. Dire que n'importe qui qui commet un crime est appréhendé et traduit devant de la de justice. C'est ce qui montre qu'on vit, vit vraiment en état de droit. Là, justement, il n'y a pas très longtemps, il y a un officier de police qui aurait été victime à c a g n o s h a en mairie de Bujumbura. Il dit avoir été victime de ces actes de, des individus qui commettent ce genre de crime. C'est un officier de police. Oui, oui ce parce pas que. Qui. Oui, oui, ils sont aussi <rire> victimes de la criminalité. Il y en a qui ont été tués par les insurgés. Il y en a qui ont été enlevés et dont on, on a Plus où, où les retrouver maintenant, c'était des officiers de police, c'était、mm. des policiers. Ils sont aussi malheureusement victimes de, de la criminalité, alors que c'est eux qui protègent les autres. Ce sont eux qui protègent les autres, mais、oui. des fois ils sont aussi victimes, malheureusement. Et qu'est-ce que vous en dites, honorable Thérence、euh, Merci. En ce qui concerne les c o m i t é dits mixtes de sécurité, vraiment、mm -hmm. il y a un constat amer parce que. Certains membres de ces comités s'aiment la pluie et le bon temps. Ce qui le prouve, c'est que ce sont ces mêmes、euh, membres de ces comités qui font même des, bah, des patrouilles, entre guillemets, c'est pas s e des pa patrouilles policières, etc., etc. Et qui, des fois même,、euh, se substituent aux forces de l'ordre. Ils font fois, des patrouilles, mais ce sont des civils en grande partie. Des, des civils en grande partie.、Mmh. alors. Jusqu'aujourd'hui, on s'imagine quelle est la limite de ces, de ces, des membres de ces comités dits mixtes de, de sécurité.、Mmh. Une autre chose, c'est qu'il a u s s i est vrai, on dit que ce sont des comités, des comités mixtes de sécurité.、Et、la composition, des fois, on a toujours observé qu'ils sont, je dirais, composés essentiellement par, c e s t pas, les, les responsables administratifs, oui, certains jeunes, si vous voulez, si vous voulez a, a, affiliés aux au partis politiques. Et on voit que. Il y a d'autres qui sont considérés comme des parias dans、mmh. la composition de ces, de, ces, de, ces, de ces comités, alors que la sécurité devait être contrôlée par l'apport ou la contribution de tout un chacun.、Mmh. C'est pourquoi, alors, il y a un, un HIC il y a quelque chose qui, qui n'est pas bien clair dans la manière. Du fonctionnement de ces comités mixtes de sécurité. Ce n'est pas bien clair. Je retourne directement chez le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Pierre n g o u l i k i l e t Honorable Terence Manilambona, parle de limites de ces membres des comités mixtes de sécurité. Leur rôle, c'est lequel Ils ont quelles limites dans leur travail, dans leur mission Ils n'ont q u u n rôle consultatif.、D、disons, disons、oui. essentiellement, ces t membres de, des comités mixtes de sécurité, essentiellement des civils. i、oui, l s n'ont q u u n rôle consultatif. Il、mmh. euh, y, y a une ordonnance conjointe qui met en place ces comités mixtes de sécurité et qui précise bien leurs tâches. Ce sont des gens qui、euh, appuient les forces de sécurité, surtout dans la prévention. En donnant toute information aux, fo aux forces de sécurité.、Mmh. C'est là où se limite leur rôle. Dire qu'ils font des patrouilles, qu'ils appréhendent des ce gens ce pas vrai parce dans que, la nuit. Parce qu'une patrouille, policière ou militaire, c'est technique. Il y a des règles、euh, de l'art. Et puis.、Euh, dire Que l e s composition serait s e n non inclusive. s La police n e n t r a i pas dans la composition de ce s comité, s qui est d'ailleurs précisé par la, la, la même ordonnance.、Mm. Euh, la police analyse si ces comités mixtes de sécurité sont réellement en train de, de, de jouer leur rôle d'appui、euh, aux forces de sécurité. C'est tout. Et dire que Les membres de ce comité mixte de sécurité、euh, font la pluie et, et le b e a u t e m p s ça c'est exagéré. S'ils s'aiment、euh, la pluie, là on les arrêterait immédiatement. Mais s'ils s'aiment le b e a u t e m p s Là, on ne fait qu'applaudir. Monsieur Thérence Nairaja, la limite de ces membres des de, de comités mixtes de, de sécurité, leur rôle, vous en savez quelque chose en tout cas m e Bien, v o u i o s e r la q u e s t i o n Je voudrais d'abord tranquilliser l'honorable Thérence, mon ami qui est là, pour vous rappeler que, justement, les comités mixtes de sécurité sont composés par des membres. Provenant de la communauté locale à tous les niveaux,、mmh. en tenant compte de la représentation multisectorielle selon l o genre et l'âge.、Mmh. L'article 8 de la dite ordonnance conjointe, qui a été signé par les deux ministres, celui en charge de l'intérieur et celui en charge de la sécurité publique,、uh -huh. en dit clairement. Donc, je fais un exemple pour juste te donner, concrétiser quelques précisions. Ici, c'est la composition. Et l'article 8、oui, est clair. Donc, au niveau communal, prenons le prix à plusieurs niveaux il y a le niveau collinaire, il y a le niveau z o n a l il y a le niveau communal, et c'est tout de suite, n'est-ce pas Prenons le niveau communal il y a l'administration qui représente il y a la police qui représente. Il y a la justice qui est représentée. Il y a la population locale qui est représentée. Il y a aussi les associations l e s membres de la société civile et les autres p r o e t s de différents pa partis politiques.、Mm -hmm. Pour la première partie, deux tiers. Pour l'autre, un tiers. Donc, c'est la combinaison.、Mm -hmm. C'est pourquoi, quand ils collaborent très bien, il est très facile même de procéder à arrêter quelqu'un parce qu'il y a la police qui est là. Pourquoi Il y a la quadrilogie qui se retrouve représentée au niveau de ce comité mixte de sécurité. Au niveau de l'île. Est-ce qu'ils ont les prérogatives de, de, de faire des patrouilles et la lutte La dite ordonnance est définie au cahier de charge,、mm -hmm. clairement, dans ces comités. Donc, prenons au niveau culinaire.、Mm -hmm. Parfois, au niveau culinaire, il n'y a m ê e pas de la police, n'est-ce pas Ce que fait la population, quand elle remarque un cas anormal, elle doit signaler la police et l'administration pour agir,、mm -hmm. n'est-ce pas Pour agir, n'est-ce pas、mm -hmm. Mais en cas de flagrance, Ça aussi, il faut comprendre. Parfois, il y a des gens qui se remontent comme quoi nous avons vu une population civile qui a arrêté quelqu'un. Si tu trouves quelqu'un, à en train de tuer une autre personne, tu ne vas pas aller signaler à la police. Il faut d'abord attraper le malfaiteur. Que vous soyez civil ou pas, parce que c'est le f r i n g a e à délit. À ce moment, on ne v e u t pas attendre les procédures de la police. Et si le malfaiteur est, est, en, arme. est en arme Est On s a r r n t e pour l'attraper. En tout cas, il ne faut pas qu'il tire les gens comme ça, en plein air. C'est comme ça. C'est comme un... envoyer et attraper Là, un f l a g r a t délit au marché. voyeur. Il est vrai, on l'attrape et on signale à la police, mais avant toute chose, il faut quand même agir. Avec le flagrant délit, la loi est claire et elle le précise. Sinon, pour les autres cas, s'il y a une anomalie où ça ne va pas, ils sont des civils, ils doivent se communiquer, communiquer à la police qui a le droit, conformément à la loi, de procéder à l'arrêtation du m a l f a i t é à ce moment. C'est bien défini,、oh. c'est clair. Alors, que, que, quelqu'un qui ferait ces actes, e n d o r o d e s o r a Il serait e n en train de violer la, fête de la loi.、Voilà. Donc, c'est pour dire de façon générale que ces membres des comités mixtes de sécurité veillent la nuit comme le jour. En tout cas, s'il y a des marques, e supposons qu'on est à la maison. Donc, y a, y a On y ne fait la pas de patrouille. On ne fait pas de patrouille. Mais, mais, mais supposons que vous arriviez. Vous entendez un bruit dans un m é n a g e Vous êtes à la maison, dans un village. p r e n o n u b a k u m i dans les dix maisons. Il y a les voiles qui attaquent、oui. et a m é n a g e n t Vous entendez des cris. Est-ce que vous allez croiser les bras Parce que c'est la nuit. Toute la population doit se lever pour voir de quoi s'agit-il et pour sauver, se rendre compte de la situation. Et à ce moment, on doit agir quand même. Ça ne dépend pas des circonstances, ça ne dépend pas de les flammes, ça ne dépend de. Comment dirais-je De l'événement qui se produit. Le comportement est défini par l'événement qui se produit, n'est-ce pas Sinon, quand on a p a t r o u i l l e c'est pour la police uniquement, ça vous le savez très bien. La p o l i c e Et vous savez que. Tous les chefs connaissent le haut de téléphone.、Maintenant. La première chose est de communiquer s'il y a Assanobapa. Mais ce n'est pas pour les civils d'offrir des patrouilles là. C'est tout à fait compréhensible et c'est clair. Mais seules les forces de l o r d r e ont le droit de patrouiller la nuit. Tout le monde le sait bien et c'est la loi qui le dit. Mais si quelque part les civils trouvent un anomalie ou a t t a q u é ils signalent à travers les communautés de sécurité ils communiquent les forces de l o r d r e pour qu'ils puissent venir les secourir par rapport à la situation. Mmh. Voilà. Qui est normalement à la tête du comité mixte de sécurité、ah, Au niveau communal, c'est l'administrateur la communal, bien sûr. Au niveau zonal, c'est le chef de zone. Au niveau colinaire, l c'est le chef colinaire, l c'est tout à fait normal. Mais ces petits s e c t o u r s sont tellement q u et o u t e s les tendances sont là. Et pour choisir les personnes, ce n'est pas le chef colinaire l qui choisit serait... les membres. La place d'un la... Mais... agent de police ou d'un de, responsable policier. Au, au cas où il y a la positionnement. Compte... Si、est, il il est, prend il quelle est, position、si、C'est le numéro. C'est une numéro position、deux. militaire.、Ah. Est il est le numéro 2. Il n'est pas le numéro 1.、Ah. Il est le numéro 2. C'est comme ça toujours.、Mm -hmm. ouais, ouais. Est-ce que vous avez un mot à ajouter Pierre Ngoulikiye, le porte-parole du ministère de la Sécurité.、Euh, C'est un mot d'appréciation positive de l'action de, de ces comités m i x t e s de sécurité,、mm -hmm. sur toute l'étoile nationale du Burundi.、Mm -hmm. Eh bien, i l f a u t des choses louables.、Mm -hmm. C'est grâce à eux que. Euh, la police a des informations sur tout,、euh, tout, tout, tout, tout, tout cas de criminalité qui allait se commettre.、Ah. Et c'est grâce aux informations qui sont fournies par ces comités que la police intervient à temps pour pouvoir euh, empêcher euh, des crimes. カゼイダギチマナウモポトイアザニョモトウツカゼイダチエビネンセザーウォンチャンバハマガラバシツェトワナモンダババナバラタンガラバシトカニェニ Vous êtes tranquillisé, honorable Terence et Manila Mbona.、Euh, ici, peut-être, peut、euh, ce qui m'inquiète, ce n'est pas, pas la, la mise en place de ces, de ces comités, ni de, de c e sécurité, s c'est plutôt la manière ou la façon dont ils fonctionnent.、Mm -hmm. Sinon, la composition, oui, elle est mixte, mais je disais tout à l'heure que si on parle de la société civile, si on parle de l'administration, si on parle de la, de la police, on voit que、euh, le choix de ces individus, N'est pas du tout fait de façon transparente.、Mmh. Moi, j'ai toujours observé un cas, quelque part, où on disait sur une colline qu'il y avait、euh, ce, ce comité, mais où alors les habitants de la colline se plaignaient de voir des gens qui sont des membres de, de, du comité, mais qui font des, des, des rondes nocturnes et qui même aillent faire des perquisitions dans les domiciles de leurs concitoyens. Alors, la police, qui, qui devrait normalement faire ce, ce travail en conformité avec la loi, Ce s t pas elle qui intervient dans l'urgence. C'est qui qui intervient de, de, de, de, de, à la place de la police. On voit qu'il y a ces gens-là, certains membres de ces comités, qui, même, qui travaillent en connivence avec、euh, certains jeunes affiliés au parti au pouvoir et qui font ce travail. C'est ce, ce qui est très inquiétant. Ou alors, je demanderais que. Ce fonctionnement, le, finalement, a l o r s c'est à qui qu'on donne le rapport Bon, peut-être, peut-être, parce que l a c e s s t a n t du ministre a déjà dit que c'est le chef c'est chef le de, de la colline et, ou a d m i n i s t r a t e u r qui devient le chef de l a d m i n i s t r a t C'est un a d m i n i s t r a t e u qui doit être responsable. C'est pourquoi alors C'est à qui on donne l a p p o r t en premier lieu. Alors, c est, c est, la, la, la première responsabilité reviendrait au chef de la colline ou bien au chef de, de la commune, selon le, le niveau d o f a i r e social. Et aussi au niveau zonal. Voilà, en a, toute a, transparence. A, oui, oui.、Mm -hmm. Ou bien dans Dans le choix des membres de ces, de, de, de ces, de ces comités, dans la manière dont, dont ils fonctionnent. Comme ça, cette transparence aidera i t à ce qu'il n'y ait plus de bavures ou bien des gens qui, qui agissent sous le parapluie d'un parti politique ou bien sous le parapluie d'une du, autorité policière pour régler quelques difficultés qui. S'observer sur e e Donc, vous、privée. voulez dire par là qu'il peut y avoir des cas où la situation échappe à l'administration, alors que c'est l'administration qui devrait prendre le devant, qui, qui devrait avoir le rapport de ces comités mixtes de sécurité. Donc, c'est un constat amer que l'on、euh. observe. Normal, monsieur le porte-parole du、mmh, ministère ce, de la Sécurité. Ce, ce, ce n'est pas vrai. <rire> Tout d'abord,、euh, les, les, les fouilles et perquisitions dont il a parlé. Les arrestations sont généralement effectuées par、euh, soit la police, soit les parquets, les, les, les magistrats, des, les officiers du ministère public et des parquets. Et sur présentation des, des, des, des, des, des, des pièces judiciaires du mal d é l i v r é par la justice.、Euh, sauf pour en cas d'arrestation, pour le cas de f l a g r a n t d é l i t de, de crime,、mm -hmm. là, toute personne est habilitée à pouvoir、euh, appréhender quelqu'un. Et le traduire immédiatement devant、euh, la police ou,、euh, ou la justice. t donc,、euh, tout d'abord,、euh, je me demande comment un membre du comité mixte de sécurité en civil pourrait faire une fouille perquisition. Parce que、euh, une fouille e perquisition, ça se fait sur la présentation d a m a n d a et. Après, après la fouille e perquisition, il, ça, y y a un rapport, il y a un rapport. Le... De... Si c'est le cas, ça dérange les ménages. Et... Malheureusement, ça se fait. <rire> c'est ça ce qui est Je ça, pense que c'est la f o i l e e un cas isolé. Et, et il a vous généralisé. Nous avons plus de 3 000. Donc, je peux donner beaucoup d'exemples. Si il、si、y a mais, mais, des r a p a g e s vous avez. <rire> si il y a ces 3 000 colines, n'allez pas dire qu'est-ce que c'est. Si vous avez besoin vraiment d'exemples, l l e o n Dans différentes provinces. Le maçon Nous aussi, oui, oui. nous recevons des, des, des, des rapports. Les、oui. gens nous communiquent de, ces, de cette situation.、Oui, oui. C'est p o u r q u o i vraiment... C'est un、peu. élu oui. du oui. peuple. Il, il peut avoir des, des rapports. Oui, oui, oui, mais, mais après chaque fouille e perquisition. La manifestation aussi, elle est bien、oui. présente jusqu'à. Même jusqu'à n y o b a k u m nous connaissons ce qui se passe. Oui, oui. Nous avons des informations fiables quotidiennement. Et puis après chaque fouille e perquisition, il y a un rapport de perquisition qui est dressé et qui est transmis à l'officier du ministère public qui a donné le mandat. à qui alors cette personne-là, c i v i l e donnerait Donner rapport à ce、rapport. moment. L'honorable Terence a dit que quelquefois il y a des, des rapports qui sont contournés, qui sont donnés à, à, non pas à l'administration, mais à quelqu'un d'autre. Il a même parlé à, à des membres d'un de, de, parti politique. Là, c'était le parti au pouvoir. Nous, s o c e lui qui reçoit. Ça, ça, ça, ça, on e p a r l pas alors, de qui r e ç o i Nous sommes des, des élus du peuple. Alors, ce peuple même <rire> qui nous a mandatés mandaté, nous donne des rapports. Il nous communique la situation dans laquelle il vit. Je il, pense, il, pense que vraiment, c'est、ah, un、oui. cas normal. c e s t pas vraiment un cas isolé. C'est de de vraiment la... des, des cas、moi. qui sont c o n s t a t é i a se ici, passe、là. en dehors de la procédure. Jusqu'à maintenant, nous n'avons aucun rapport. Okay, ce au sont、courant. des habitudes communes qui nous parlent de cette histoire. Il faudrait alors vérifier. Sinon, nous avons, nous avons des rapports qui、ouais. parlent de tous ces, tous ces éléments. Pour ceux qui nous auraient c a p t é en cours de route, je rappelle qu'à travers l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler sécurité. e t l e s bonne s pour les a n s Ça ne va pas pour les autres, objet d'un débat, en tout cas aujourd'hui sur Isanganilo. Trois invités sont avec nous sur le plateau. Pierre Ngoulikie, le porte-parole du ministère de la Sécurité publique. Terence n a h i l a Aja, assistant du ministre et porte-parole du ministère de l'Intérieur. Ainsi que、euh, l'honorable t e r e n c e Manirambona, un député de l'Assemblée nationale, membre de la coalition Amizero-Yabarundi. n o u v e l le a u d i t i o n tantôt, il devrait y avoir un quatrième invité, à savoir Léon Sengendakumana, vice-président du parti s a v o i g n a f r o d e b o u qui a eu un empêchement de dernière minute. Monsieur t e r e n c e Nairaja, quand vous dites que la sécurité est bonne sur le territoire national, alors que le même jour, il y a. L'une ou l'autre personne qui est tuée, ne voyez-vous pas qu'il y a un risque que ceux qui commettent des forfaits de temps en temps aient une certaine force pour continuer En aucun cas. Mais je vous ai signalé, comme je l'ai toujours dit, nous ne sommes pas dans le royaume des cieux où il n'y a aucun mal, aucun péché, aucun problème. Tant que nous sommes sur terre, les malfaiteurs et les bandits, il y en aura toujours. Et c'est pourquoi, dans le monde entier, il y a les forces de l'ordre. Qui sont là pour collaborer avec l'administration, en vue de traquer toutes les personnes qui tentent d à perturber l'ordre public. Je voulais dire par là que s'il y a quelqu'un qui aurait commis un forfait à un endroit quelconque,、ouais. et que quelques heures après, il y a l'autorité publique qui dit que la sécurité est bonne, et tout est calme, et tout est bien, est-ce que ça ne donne pas de la force Moi, je l'ai bien dit, mais j'ai dit que les bandits, les voleurs, les malfaiteurs sont toujours là et nous sommes là pour les traquer. Pour les punir, pour sanctionner. C'est pourquoi les prisons du Burundi sont remplies de malfaiteurs. Ça,、mmh. c'est des criminels qui sont attrapés par la police. l l a b a t bien sûr, avec l'administration et la population. Et alors, celui qui aurait commis un forfait, qui n'est pas connu, je ne dirais pas qu'il est r é a r r à lui, mais tant qu'il sera attrapé, il doit être sanctionné. Mais comment est-ce la... qu'il ne peut pas être connu avec ce comité mi mixte de sécurité dont on parlait tantôt Je pense que même avec le push du de... le... le 13 mai 2015, et il y en a qui sont partis, il y en a qui sont attrapés. C'est toujours comme ça. Il y a les malfaiteurs qui commettent les forfaits et qui se font réfugier dans les différents cas d r e de réfugiés. Ils sont là. Il n a r e n à vérifier. Il y en a même qui ont fui les prisons et qui sont là. Ça arrive, mon cher ami.、Mm. Ce n'est pas, une... pas un mur, je dirais, blindé,、mm. qui clôture tout le monde et qui ne peut pas f u i r Il y a toujours les malfaiteurs qui fuient. Il y en a qui sont attrapés. C'est pourquoi il y a toujours les armes. Qu'est-ce que vous en dites, honorable Thérence、bon, Ce que je peux dire à propos de, de cette intervention, c'est que nous avons connu beaucoup de situations d'enlèvement, de torture, c'est pas même de tuer. Malheureusement, les enquêtes qui commencent, je dirais, n'aboutissent même pas parce qu'on ne communique pas la finalité de ces enquêtes. Il y a des gens qui ont été tués dans des circonstances obscures.、Mmh. Il y a des gens qui ont été arrêtés par des gens connus ou bien par des v é i c u l e s qui ont été bien identifiés et ou même. Euh, Jusqu'aujourd'hui, on ne a pas toujours, on n connaît pas on connaît ne a p si s les auteurs ont été arrêtés. Ou bien, s i ça devenait qu'il e y a des gens qui soient arrêtés, deux fois, on voit que ce sont des, je dirais, des i i r a s d boucs émissaires.、Il、Dans peut... ce cas-là, on s'imagine est-ce que réellement des auteurs qui sont arrêtés pour avoir commis d'autels、euh, crimes, ce sont les vrais auteurs Ou bien, si les enquêtes sont menées par rapport à ces, à ces crimes、euh, commis, est-ce qu'ils sont euh, euh, punis conformément à la loi Donc, il y a des, y a des, des, des cas vraiment qui, qui n'ont pas été bien élucidés, qui n'ont pas été portés à la connaissance de la population. Et surtout, dans un pays qui a connu beaucoup de violences, beaucoup de meurtres, beaucoup même des massacres, nous avons vraiment besoin de penser les plaies.、Mm -hmm. Ici, l'histoire de notre pays qui a été émaillée pour la plupart des fois par des, des, des, des, des assassinats et autres forfaits. Est-ce que ceux qui sont arrêtés sont toujours les vrais auteurs de crimes, monsieur le porte-parole du ministère de la Sécurité Dans un premier temps, il、euh, y a des moments où toutes les personnes appréhendées ne sont pas nécessairement les vrais auteurs. On arrête tout le, un ensemble d'individus. Pas tout l'ensemble, mais c'est pourquoi <rire> ils, ils sont présumés. C'est à la justice de dire <rire> s'ils sont coupables ou pas.、Et、ce n'est pas à la police. Au niveau de l'enquête de, de la police, là, on collecte les, les traces e indices à charge des criminels, on les appréhende même,、euh, ces criminels, et puis on c o n f e c t i o n on met tout dans un dossier. que l On transmet au parquet、euh, avec ou sans ces présumés hôtels qui ont été appréhendés. L'enquête travail de... l de... e de la police se limite s là-bas.、Mm -hmm. Et au niveau des parquets, c'est là où ils il transmettent le dossier. Ils poursuivent le dossier des de v a l e s juridiques. c Et c'est au juge alors de, de dire le droit et de, de condamner ou d a c q u i t t e r qui travaille sur ce qui a été donné par la police. Oui, oui. mais il, il a le droit de, de faire des enquêtes complémentaires. Et puis,、euh, il... Il n'est pas lié à 100% aux conclusions de, de, de, de la police. Il peut même exiger à ce que、euh, certaines tâches de l'enquête de la police soient refaites. Tout dépend de, de, de l'enquête.、Oui. Euh, Terence n h a ï r a j'apporte les paroles du ministère de l'Intérieur. Il y a Terence Manilambona, députée、ouais. de l'Assemblée nationale, qui se la montre que ceux qui sont arrêtés ne sont pas nécessairement ceux qui commettent des crimes, des forfaits. C'est pourquoi, monsieur le journaliste, on est r c i de le c o n s e i l l e pour te présumer aux auteurs. Vous savez, quand il y a eu un crime quelque part, toute personne soupçonnée peut être appréhendée. C'est normal pour les enquêtes.、Mmh. Mais c'est après les enquêtes. qu'on Va identifier qui est vrai auteur, mais qui il peut、pas. y avoir quelqu'un qui est vrai auteur de d e c r i m e qui a eu lieu qui ne se plaint pas qui ne s'inquiète de rien. Ça peut arriver parce qu'il n'est pas soupçonné, mais、même. avec les enquêtes approfondies, c'est、mm -hmm. pourquoi à un moment donné au même endroit vous trouverez qu'il ya d'autres associations qui sont faux et d'autres libérations. C'est à, à travers、souvent. la lumière donnée par ceux qui sont attrapés、mm -hmm. que le juge ou le policier s'informe et découvre en fait la réalité du dossier. Et à ce moment, justement, il doit continuer à poursuivre. Et il m'a donné, il peut arriver. Parce que si une fois le malfaiteur n'a pas été identifié qui est là, parfois il fuit. Il voit que c e r t a i n s sont a t t r a p é s pour trouver qu'il y a certaines personnes qui fuient le l i e C'est-à-dire que ces personnes-là aussi. Ça, voilà.、Chose. En principe, c'est comme ça. Et ils disparaissent <rire> comme ça. Parce qu'il dit voilà, hé,、hey, tel est attrapé, il va me dire parce qu'il m'avait vu. Et ils e n f o u t C'est comme ça, en fait, que se p r é s e n t e l a s i t u a t i o n Et puis, quand l'honorable、euh, Thérence a dit que vraiment, parfois, on a fait des enquêtes on a attrapé, mais on ne connaît pas la suite. Et vous savez que la police fait son travail quotidiennement. Et chaque fois, quand je fais des enquêtes, je voudrais d aller, d aller remercier le porte-parole de la sécurité publique qui, chaque fois, appelle les médias pour présenter la situation. Mais après les investigations de la police, les dossiers sont transmis à la justice, au parquet. Et c'est le parquet qui conduit ces enquêtes. Mais à un moment donné, Les dossiers sont clôturés, mais parfois la population n'est pas informée. Vous savez qu'il y a des milliers de prisonniers qui ont commis des forfaits qui sont dans les prisons. Et quand la justice a clôture un dossier, elle n'est pas obligée d'appeler les médias pour communiquer. Si quelqu'un est socialisé ou ne comprend pas, il peut aller auprès de la justice pour vérifier la suite de dossiers de tel et cas, comme il a dit honorable, et il pourra avoir à savoir les questions. Et,、oui, oui. et dans ses propos, oui, oui, c'est ouvert. Dans ses propos, il a aussi parlé. Dans l'histoire du Burundi, qui a été marquée par des assassinats, ça c'est vrai. C'est pourquoi il y a la sévère. Il y a des actes ignobles qui ont été posés dans notre pays, qui sont même compliqués pour les enquêtes, et c'est pourquoi, avec l'accord d'Arjah, on s'est e n t e n d u qu'on doit mettre une commission de réconciliation qui va aider, qui fait son travail. Il a déjà commencé son travail. Si vous avez vu l'exemple d o m o a r o avec fausse commune, il y une centaine d a m o a r o seulement, et parfois c'est terrible, mais. On doit recevoir comme ça. Nous sommes d a n s la réconciliation. Le travail continue. Je demanderai à l'honorable de patienter pour c e cas de l'histoire du Burundi. Nous connaîtrons la vérité, mais l'essentiel est que le Burundi change. Nos comportements et s'aiment m u t e m e n t c o e nous recommande la parole de en Dieu. Attendant,、voilà. En attendant, c, c e s vérité s ou c e t t e vérité. Ces individus qui commettent des forfaits, même s'ils sont, disons, moins nombreux aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont plus forts que les forces de défense et de sécurité、mmh, non, non, non, non, pas du tout. <rire>、euh, les criminels ne sont jamais plus forts que、euh, les forces de défense et de sécurité. Parce que plus de 95% sont appréhendés et traduits devant de la justice. Il、euh, y en a qui ne sont pas appréhendés.、Euh, cela arrive parce que les, les criminels ne sont pas aussi dupes.、Euh, quand ils commettent l e s crimes, ils les préparent bien ils les planifient. Et ils utilisaient des stratégies qui permettent de s'échapper à la vigilance des forces de sécurité. Mais lorsqu'il y a plus de 95% qui sont appréhendés, cela veut dire qu'ils ne peuvent en aucun cas être plus forts que les forces de sécurité. C'est-à-dire qu'il y a justement、euh, des manières de les mettre hors d'état de nuire Bien sûr. Il <rire> y a des manières, de, des manières de les mettre hors d'état de nuire. Mais il n'y a, a pas moyen d'en découdre définitivement avec la criminalité. Vous savez、euh, que le mal fait partie de la nature de l'homme.、Mmh. Et partout où il y a un homme, il y a toujours、euh, le mal. Et tout ce que fait les forces de, de, de sécurité, c'est de pouvoir au moins maintenir、euh, ce, ce, cette criminalité à un seuil où la vie est, est possible et normale dans une société. Mmh. Donc,、euh, justement, j'allais vous demander de proposer ou de donner des solutions à cette situation en vue de ne plus assister à ces genres de crimes des enlèvements, des tortures dont on parle ici et là, des, des, des, des disparitions. Là, dire qu'il y a des stratégies pour pouvoir.、Euh... Ne plus assister à un crime, Est-ce moyen de mettre qu'il fin y a à cette、là. situation. Et mettre, mettre fin définitivement, cela n'est pas possible pour des raisons que j'ai déjà évoquées.、Euh, tout ce qui est possible,、mmh. c'est de faire le mieux, le maximum pour permettre、euh, inu, à la vie de se dérouler no, normalement dans une société. Donc, maintenir la, la criminalité à un seuil où la vie pour l'homme est possible dans une société. Voilà, c'est tout ce que、euh, les forces de sécurité, tout le monde peut faire.、Mmh. Mais dire qu'un jour, on arrivera à une situation sans criminalité dans un pays, cela, on serait vraiment en train de mentir.、Mmh. Euh, comment donc on, on, on peut arriver à, à, à améliorer la, la situation de sécurité C'est de, de respecter la loi. Il faut que tout le monde respecte la loi. Le, le musicien, Kofi Olomide, c'est D'ici、euh, au Congo, on dit bien que si chacun fait ses règles, tout ce sont des règles. Donc, c'est ce, ce qu'il ce qu dit dans sa chanson. Il suffit que tout le monde、euh, respecte la loi, eh bien, on vivra comme s'il si n'y avait pas de loi dans la société. Que donc, chacun donc, respecte la loi au niveau de la police, au、ouais. niveau de la coalition m i s è r e Varundi également. Honorable Terence, e m m a n i l Ambona.、Euh, pour moi, peut-être,、euh, c'est d'abord de, de faire ce constat que. Les atrocités qui sont commises au Burundi, vraiment, nous en avons assez. Il faut que ces situations se, se terminent.、Mm -hmm. Alors, ma proposition, c'est justement le respect de la loi pour que les choses aillent dans un bon chemin. Mais aussi, il y a un, écriv un écrivain qui disait qu'il n'y a que de pires tyrannies que celles qui se cachent sous l'ombre de la loi. Alors, je,、euh, je demanderais. Au ministère de l'Intérieur, et que tous les administratifs inspirent la confiance de tout le peuple burundais. Dans ce cas, le respect de la loi sera une réalité. Pour dire que ça n'inspire pas confiance aujourd'hui、euh, Oui, s'il、euh, euh, i si、mm. y a une forme d'exclusion, s'il y a une forme de, de considérer des gens comme des parias, comme inexistants, <rire> ça montre que vraiment, dans ce cas, il y a quelque chose à améliorer. Une autre chose, c'est que. Ça vous frappe、euh, Oui, oui, ça nous frappe fortement.、Mm. Une autre chose, c'est、euh, de, de, de faire à ce que vraiment notre police soit une police professionnelle. Nous avons vu des cas où les policiers se comportent. À un homme politique, où il collabore avec certains hommes politiques et même, je dirais, deux fois, se substitue. Que la police collabore avec certains hommes politiques, pas les autres. Donc, il f a vraiment... une t v r a i m e t partie de, de, de politiciens.、Je、pas disais une autre. Certains, certains, je disais qu'il faut que cette collaboration soit orientée dans tous les sens.、Mm -hmm. C'est ça, ça ma, ma, ma proposition. Une autre chose, c'est que aussi, les enquêtes. Nous avons dit que nous avons, nous avons, commis, nous avons connu beaucoup d'atrocités. Il faut que les enquêtes qui, sont, euh, euh, qui commencent se terminent et que l'issue de ces enquêtes soit portée à la connaissance des Burundais. Parce que tout ce qui se fait, on attend, on attend. Même, même les parquets, même les j u d i c t i o n s qui sont chargées de, de, de, de mettre la lumière sur ces, sur ces cas, vraiment ne donnent pas de, de lumière sur. L'issue de de, des c e cas ou des, des crimes qui ont été commis. Donc, c'est pour、bordel. dire que certains dossiers qui sont traités au niveau de la police ne, ne, ne sont pas connus, de, donc、euh, les résultats、la、ne sont finale, pas connus. Voilà la finalité.、Mm -hmm. euh, c'est ça ce qui, ce qui est inquiétant. Mais aussi, je disais qu'il y a des boucs émissaires, boucs émissaires qui sont dans les géoles, qui passent des, temps, des, des mois et des années sans être jugés. Et dans ce cas, je disais que ce sont des gens que je considère comme des boucs émissaires. C'est pourquoi je disais peut-être que les vrais auteurs ou les présumés auteurs n'ont pas été appréhendés. Alors, je demandais que la justice fasse son travail pour que toute personne qui est, qui est, qui est responsable d'un crime ou d'une infraction soit punie conformément à la loi. Oui, ça、euh, vous tente ce、oui, oui, oui, vient oui, de dire qui ça, ça, ça, ça vous dit ce, quelque chose Oui, quand il dit qu'il y a des policiers qui se comportent comme des politiciens <rire> ou qui ont des penchats politiques, je ne suis pas d'accord parce que la, la, notre déontologie nous recommande. D'être、euh, impartial. Si la police penchait vers、euh, un, un côté,、euh, au niveau des de, de, de politiciens. Pas,、oui. pas vers un autre. <rire> et, et, pas vers, et pas vers un autre, oui. Ça serait le pire.、Euh, la police essaie d'être au milieu.、Euh, le, pro, les, le, le problème, c'est que、euh, pour la plupart des fois, il、euh, y, y a certains politiciens, certaines formations politiques、euh, qui veulent leur, faire, faire, faire leur politique sans respecter la loi. 呃、かんけいけん Euh, Donc, de manière générale, vous rassurez、oui. la coalition a m i s é r e v a l o u n i représentée ici par l'honorable Terence Manilambou. Nous rassurons tout le monde et、euh, l'honorable ne va pas me contredire. <rire> il sait très bien que des honorables de sa, de, son, de sa formation politique sont protégés par la police. Oh, oui, ils y, sont y, battus. Y, y a,、euh, a, malheureusement. Il y en a, a, a, a même qui ont déjà d a n s la g a r e des rapports. Ils sont f i l é s malheureusement. Des, des filatures. Si, <rire> l s, ils, s ils sont f i l é s alors qu'ils ont des policiers avec eux. Là, là, là, même la police n'a p a le droit à, à rencontrer le peuple qu'ils qui, qui ont élu. Terence n a i、oui. d a、bon、j a e m o a à p l a c e r L'émission touche à sa fin. Merci beaucoup. Ici, j'aimerais rappeler tout Burundais que la Côte o de la République leur donne le devoir de contribuer à la sauvegarde de la paix. De la démocratie et de la justice sociale. Et puis, j'aimerais rappeler au peuple burundais que le gouvernement a mis en place toutes les dispositions nécessaires, institutions et autres, pour garantir la sécurité. Il s'agit notamment du ministère de la sécurité publique et du ministère. Et De la d é f a n s s a t i o n des aciers c o m b a t t a n t s il y a le ministère de l'Intérieur, de la formation patriotique, il y a le ministère de la justice, on travaille en collaboration. Il y a le Conseil national de sécurité, et l'article 7 0 de la Constitution, en part l e plus. Il y a également. Les comités mixtes de sécurité pour justement coordonner cette invitation que la, la, la Constitution fait à la population. Il ne faut pas que ce travail se fasse en désordre. Et puis, pour continuer, effectivement, j'aimerais demander au quasi-amis de la Barundi de respecter la loi dans leurs activités telles qu'elle est écrite. Je demanderai également à la police, justement, de ne pas être penchée, de rester toujours au millier, comme vient de le déclarer, justement, le porte-parole des ministères. Et enfin, je demanderai à tout Burundais de respecter la loi. Tout ira bien. Merci. Merci Thérence Naira Aja. Je rappelle que vous êtes l'assistant du ministre et porte-parole du ministère de l'Intérieur. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci de votre contribution. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. Merci, chers amis et chers auditeurs. Grand merci est adressé à vous. Merci Pierre n g o u l i k i y e vous êtes le porte-parole du ministère de la Sécurité publique. Merci d'avoir participé, merci de votre contribution. C'est moi qui vous remercie. Nous disons également merci à vous, Honorable Théran Seman Irambona, député de l'Assemblée nationale, membre de la coalition Amisereva Roundi. Merci de votre contribution. Je vous remercie également, mais aussi à mes collègues ici présents. Je leur demanderai de joindre. Non, de joindre la, la parole aux actes.、Et、comme ça, inspirer la confiance de, de tout Burundais. Malheureusement, c'est un constat、oh, qui a est Oh, honorable, c tout à f a i、si, t c o r r e c t Ainsi s'achève l'émission mosaïque d'aujourd'hui. Je rappelle qu'elle portait sur la sécurité dans le pays. La mise en o n d e était assurée par s e r a f i n e Akizimana. Charles Makoto était à la réalisation et au micro, vous étiez avec Léonce Vitalio. Très bonne suite des programmes sur Radio Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque.